Trich praktiki. Premier exercice. Ton Ern Lan Arlen Pon Kam Son Gan Mam Ton Deuxième exercice. din Prenne. Penne. Crène. Brenne. Tenne. Prenne. Trine. Crine. Raine.